Aujourd'hui on parle top 12 dans 21 Shuttle, on va faire le bilan de la saison régulière et se projeter vers les playoffs des 8 et 9 mai prochains avec évidemment nos petits pronostics au passage. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me What's a rally. Oh, sensational I'm the best. Take that. Je suis comme d'habitude, comme toujours, accompagné de Benoît pour cet épisode. Salut Benoît Salut Ewan, bonjour à toutes et tous. Benoît, comment comment ça va T'es en forme euh, Écoute, euh, plutôt la forme. Euh, content d'avoir passé euh, le petit week-end dernier à Mulhouse pour commenter le, le top 12, même si c'était pas la, la rencontre la plus folle. C'était très cool et, euh, et du coup je suis plutôt hypé par ces playoffs qui arrivent. Ouais, moi aussi, J'ai pensé, Benoît, peut-être que si vous nous suivez depuis un moment, vous savez qu'avant, on suivait le top 12 à chaque journée, mais que maintenant, on fait le point 2 trois fois dans la, dans la saison, souvent à la mi-saison, avant les playoffs et après les playoffs, et du coup, je pense que, Benoît, sans se faire dans l'auto-congratulation, je pense qu'on a fait plutôt le bon choix parce que maintenant je suis beaucoup plus motivé à parler euh, top 12 dans le podcast là en plus euh, toi et moi on a vécu la dernière journée ensemble il y a eu des retours de situation ouais. jusqu'au dernier match de la dernière rencontre on n'était pas sûr de qui allait en playoff et du coup même si on n'a pas eu euh, les équipes titulaires partout à cause des championnats d'Europe euh, c'est une fin de saison qui me donne envie d'en parler ouais carrément après si tu veux dire que si les clubs nous invitent pour commenter on est hypé par le top 12 la réponse est oui c'est vrai c'est vrai précision, précision très importante et <rire> euh, <rire> On reparlera de toute façon top 12 euh, dans les semaines, mois à venir parce qu'il y a une, euh, une réforme qui arrive normalement pour la, pour la saison prochaine, changement de format. Ouais. Les clubs ne sont, je pense pouvoir dire, Benoît, qui ne sont pas franchement emballés, la plupart des représentants de clubs euh, euh, qu'on oui, a pu euh, croiser oui. ou parler à distance. Donc ça va être l'occasion de débattre un peu, d'en parler euh, dans, dans le podcast et donc on se penchera, on se penchera évidemment là-dessus. On va faire le bilan donc de cette saison régulière. Pour rappel, deux poules de 6, des rencontres à les retours ça fait dix journées. Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les playoffs et les derniers de chaque poule sont relégués en nationale. Une, euh, même si là, euh, on a un autre sujet à aborder euh, au niveau de la, de, la, de la relégation. On va commencer par la poule 1, avec le classement au bout de la saison régulière, Strasbourg en 1, R sur la l'Alice en 2, donc les deux équipes qualifiées pour les playoffs avec 46 et 37 points, derrière Rostenin 35, Mulhouse 28, Aix-en-Provence 25 et Saint-Bruno euh, 16, On va commencer par, euh, on va faire un mini bilan pour, pour chaque équipe en passant plus ou moins de temps pour chaque. Benoît Strasbourg nous avait un peu vendu du rêve avec son recrutement en fin de, en début de saison, euh, avec notamment euh, l'arrivée euh, l'arrivée des, des Stoeva et de, de Thibaut Gardon. On peut dire que contrat rempli, euh, Benoît, invaincu au bout des dix journées, deux matchs nuls seulement euh, contre Rostronin et R, le reste c'est que des victoires, ils ont été qualifiés assez, assez, assez tôt, euh, voilà, contrat rempli, euh, mais pas sûr que Strasbourg se contente de juste aller en play maintenant. Non, euh, saison de patron, mais recrutement pour aller chercher le titre, au-delà d'être de, premier de cette poule, et c'est là que tu as raison, je pense que Strasbourg, ils viennent chercher, euh, ils viennent chercher plus euh, que cette première place, euh, ils ont aussi très bien fini en faisant tournée, en donnant du temps de jeu à Mulhouse à la dernière journée, à, à des jeunes ou à des joueurs qui en avaient moins eu, euh, franchement on peut se le dire mais saison quasi parfaite jusqu'ici pour Strasbourg. Tout à fait ouais. Et oui, c'est vrai que ils ont une équipe vraiment euh, vraiment vraiment très solide euh, en plus de, des recrues que j'ai déjà mentionnées, ceux qui celles et ceux qui étaient qui étaient qui étaient déjà là, Victoria Vorobeva, euh, Kalou Alex Lanier, c'est vraiment une, une très très bonne une très très bonne une très, très bonne équipe Rosie Bancsari euh, aussi qui joue qui joue énormément. Donc on reparlera eux on en reparlera un peu après euh, dans Euh, quand on parlera des, des playoffs. Le deuxième, Air sur la Lys, pour le coup là ça s'est euh, décidé très tard euh, dans la saison puisque avant la dernière journée il n'était pas qualifié, c'est Rostrunin euh, qui, euh, qui, était, qui était deuxième. Euh, mais le match nul de Rostronin à Aix combiné à la victoire 8-0 d'Air sur la Lys face à, face à Saint-Bruno a envoyé le club nordiste, le club nordiste en playoff. Benoît une, une bonne saison euh, pour R pour, pour sur la Lys avec six victoires, un nul, trois défaites, ils ont eu la malchance. Euh, de perdre deux fois contre Mulhouse, on va en reparler, mais Mulhouse c'est pas une équipe qui c'est une équipe qui a été très fluctuante et qui a pas pu aligner sa meilleure compo euh, à chaque fois. Malheureusement pour eux, R ils ont mangé deux fois les quasiment l'équipe type de Mulhouse, ça a fait deux défaites euh, et finalement avec ce match nul à Strasbourg à l'avant dernière journée. Et cette victoire bonifiée à domicile contre Saint-Bruno, Air euh, sur s'offre les playoffs pour la première fois. Vous avez peut-être vu les vidéos d'effusion de, de joie euh, dans, dans, dans la salle après la dernière journée. Et Benoît, nous, on ne prend parti pour personne, mais ça paraît assez, euh, assez mérité quand même et pas une anomalie au vu de, du bel effectif qu'ils ont. Non, c'est clair. On parlera des effectifs parce que c'était un, un petit débat qu'on a eu en préparant l'épisode. Euh, mais effecti effectivement, pardon, du coup, au vu de l'effectif, de, de toutes ces saisons, du travail de R, sans faire offense à Rostrinen qui, qui aurait mérité aussi, mais euh, beaucoup d'occasions manquées ces dernières saisons pour R qui aujourd'hui euh, a été clutch sur cette dernière journée. Euh, je pense qu'on aurait eu un débat encore de se dire euh, acte manqué pour R parce que cette saison, ils auraient dû, à certains moments, euh, capitaliser plus Mais à la dernière journée, contrairement à d'autres saisons où ils l'ont pas fait, ils ont fait le job et ils ont été chercher cette place. C'est vrai que c'est dur parce que c'est arrivé à la dernière journée. Mais euh, eux, eux, ils ont rempli la part du contrat. Et Benoît, ouais, comme tu le dis, assez mérité pour une équipe, euh, globalement pour un club en fait qui a flirté avec les playoffs beaucoup de fois ils sont passés à un point l'année dernière d'y aller euh, voilà M pour moi c'était une anomalie que sur toutes ces on... sur toutes ces saisons il y a eu Aix à jouer les playoffs, Arras à jouer les playoffs euh, je parle des équipes qui ne l'ont pas gagné Strasbourg a joué les playoffs aussi sans en gagner récemment, c'était un peu une anomalie qu'une équipe assez finalement construite euh, depuis quelques temps assez patiemment euh, par, euh, par, euh, par le, le bureau du club ne soit pas encore allée en playoffs et voilà comme je l'ai dit euh, après euh, être passé à un point cette fois c'est bon euh, carrément et surtout il euh, y a un moment dans la saison où il y, y a eu des actes manqués par les, dans les saisons précédentes beaucoup de joueurs absents par moment et là même quand il euh, quand y a eu des, des des soucis parce qu'il y avait d'autres tournois et tout. Il y a eu la blessure de, de Vendi et je me suis dit putain c'est pas possible ça va encore les pénaliser. Et on se le disait avant de tourner. Il a quand même raté deux journées ce qui aurait pu coûter cher à R. Et pour le coup c'était ni un truc de planning ni t'as pas fait venir les bons joueurs. Mais mm -hmm. même là encore tu te dis que R n'avait pas eu de chance et finalement quand même ils en sortent. C'est clair ouais deux journées. Je précise à cause de sa blessure enfin deux jeux. Oui. Sinon il en a joué que trois et aussi un bon recrutement aussi qui a qui a été une équipe déjà assez forte hein. Azara, la, la joueuse d'Azerbaïdjan, Wayne Young, la canadienne, et Robin Tabling, le, le néerlandais. Euh, C'est des joueurs bah, qui, ont, qui ont un bon euh, taux de victoire sur la saison et qui ont fait le, qui ont fait le boulot. Rostrana, qu'on n'attendait pas vraiment là, euh, Benoît, je sais plus. Alors, je sais plus ce qu'on avait dit en début de saison, mais moi, je les voyais clairement pas euh, se, battre, euh, se battre pour les playoffs. Et comme je l'ai dit, ils, ils ont quasiment tenu la place. Euh, jusqu'au bout avant de craquer euh, euh, à la dernière journée il fallait, fallait qu'ils gagnent contre, euh, contre contre contre et que R, et R ne prennent pas le bonus et aucun des deux des deux situations aucune des deux situations n'a eu lieu qu'est-ce que tu penses de leur de leur, de leur saison Benoît 5 victoires 2 nuls 3 défaites ils ont bien commencé avec un nul obtenu contre Strasbourg qu'on voyait Strasbourg qu'on voyait très fort. Euh, les deux victoires contre eux, les deux défaites pardon contre euh, leurs euh, concurrents directs sur la liste ont évidemment euh, coûté euh, coûté très cher mais là aussi il y avait eu un, un recrutement assez assez intelligent une équipe un peu euh, rostronin une équipe très internationale hein, euh, euh, et qui peut souffler le chaud et le froid en fonction de de, de la compo mais qui fait au final une, une très bonne saison ouais une très bonne saison pas loin d'accrocher les playoffs euh, une des, une une base Très solide, mais par contre, des joueurs internationaux, je pense notamment à Nathan Guyen, qui était déjà dans cette équipe la saison dernière et qui les a... Il me semble, c'est à la dernière ou l'avant-dernière journée où il vient et il fait quand même tourner le maintien. Là, il a joué que une rencontre, tu vois. C'est un peu dommage. Il y avait Juliana Vianavira qu'on n'a jamais vu aussi dans cette équipe, la brésilienne. Mmh. Euh, bah, des étrangers qu'on a peu vus, mais, et on comprend pourquoi, mais... Euh... Peut-être c'est aussi ça qui l'a manqué pour aller chercher vraiment les playoffs parce que la fin de saison elle a été quand même dure pour Ostrzena qui avait plutôt bien commencé comme tu l'as dit. Ouais euh, effectivement. Euh, Benoît à Mulhouse euh, que là pour le coup je sais que dans les pronos on les voyait euh, on les voyait plus beau que que, que ça le, le, le Red Star après euh, puisqu'ils étaient ils étaient ils étaient champions en titre donc évidemment on attendait on attendait peut-être autre chose et au final là aussi à l'image de cette dernière journée mais ça c'était à cause des championnats d'Europe mais quatre défaites consécutives entre la j 3 et la j 6 ils finissent sur deux défaites dont une à Rostrenin qui les a condamnés à ne pas aller en playoff euh, lors de lors de l'avant dernière journée C'est Benoît, ça fait partie des équipes. Qu'est-ce que qu t'en est que penses Est-ce que c'est les absences Est-ce que c'est la perte de Tom Jickel Qu'est-ce que c'est qu C'est tout ça. Euh, c'est évident que c'est un peu tout ça. C'est aussi un Arnaud Merkley qui, cette année, ne joue que la moitié des rencontres. Euh, c'est quand même un leader qui, qui, qui est... Très souvent les dernières années, ça te fait mal. C'est aussi des joueurs qui sont pas au niveau. Euh, enfin, Je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire. Un Rodion Alimov qui gagne que la moitié des matchs euh, quand il vient, à peine plus, je crois que c'est 60% de, de victoire. C'est trop peu. Euh, c'est Oui, c'est évident que c'est aussi la perte de, de Tom Jickel, mais même Camille Pognante, Margot Lambert qui ont joué que la moitié des rencontres. Enfin, c'est un cumul de tout ça qui fait que tu ne peux pas aller en play cette saison. Et je pense que malgré tout que l'effectif, oui, avec la perte de Tom Jickel, était amoindri. Est-ce qu'à effectif complet, t'allais en play-off T'étais peut-être beaucoup plus à la lutte, mais euh, mais en tout cas, euh, pour moi, t'avais moins de garanties que la saison dernière. Et et je trouve que peut-être qu'ils sont loin, mais ils sont plus ou moins à leur place. Ouais, la poule était très relevée aussi, Je j'ai oui. trouvé. C'est vrai que, oui, c'est ça en fait. C'est Arnaud Merclé quand il vient... Camille Pognante, Margot Lambert, la plupart du temps elle gagne. Margot, par exemple, n'a on on que des victoires en top de cette saison, mais mais c'est vrai qu'avec le calendrier international, c'est de plus en plus dur de faire venir ces joueurs-là. Donc tu fais venir certains internationaux qui sont plus dispo à l'image, qui sont plus dispo à l'image des deux Indonésiens, Nuri Daya et Arline, ou un Rodion Alimov qui lui là seul, seulement se remet à jouer sur le circuit et qui est plus dans sa forme d'antan, ça c'est sûr et certain. Donc c'est vrai que tous ces ingrédients, c'est fait que euh, Mulhouse, euh, même s'ils n'ont pas été largement pas ridicules cette saison, ils terminent quatrième, euh, quatrième de cette, de cette poule 1 et donc pas de play-off pour les tenants du titre. Euh, Benoît, à l'inverse, euh, Aix-en-Provence, c'est une équipe qui a aligné la plupart du temps la même compo, euh, avec des joueurs très dispo, Arthur Tatranov, Ronan Labar, Grégoire Deschamps, ces trois hommes-là ont fait... Euh, On fait toute la toute la saison. Maria Mitsova, la Bulgare, a beaucoup joué. Euh, Davletova, la Russe, l'ancienne la, partenaire de dalimov dont on vient de dont on vient de, de parler. Juliette Monard a également beaucoup joué. Là, pour le coup, c'est une équipe qui est plus constante, mais qui n'avait pas l'effectif pour le coup pour euh, jouer les, les playoffs et qui au final se maintient assez largement et qui est cinquième parce que la poule elle est euh, elle est assez elle est assez relevée, mais qui est finalement à sa à sa place, je trouve. Oui je suis d'accord avec toi, on aurait pu imaginer un peu mieux avec euh, tu vois une uh, Agnès Etienne qui est quand même, euh, on la connaît moins mais recrutement très smart quand même, euh, enfin pas recrutement d'ailleurs parce qu'elle était déjà là mais assez smart, euh, c'est dommage de ne pas l'avoir vu plus, pareil pour Osgo Bayrak, euh, disons qu'avec la, tu vois il y a un Calou dans cet effectif. je l'avais même oublié parce qu'il a pas joué cette saison mais je me dis qu'avec Un tout petit peu plus de présence, un peu idem que Mulhouse, euh, peut-être que tu aurais pu jouer plus haut, après je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que c'est assez dense mais il n'y a pas un gros leader exceptionnel. Et dernier de cette poule, euh, l'Union-Saint-Bruno, ils ont gagné une rencontre, c'était contre Mulhouse euh, au début de la phase retour, sinon ils ont perdu, euh, ils ont perdu toutes les autres. Euh, un effectif euh, qui n'a pas beaucoup changé par rapport à la saison dernière quand ils étaient euh, en N1 avec notamment euh, euh, Jérémy Rosello, Simon Baron-Vézilier, Baptiste Labarthe, euh, Laurine Lenoir notamment benoît on leur promettait un peu l'enfer et en vrai c'était dur de c'était dur d'attendre autre chose pour cette cette équipe qui est voilà pour le coup n'avait pas l'effectif pour se maintenir en top 12 et surtout pas avec une poule aussi relevée que celle ci ouais mais qui a pas fait n'importe quoi il euh, euh, a que l'arrivée de leur ligne le noir après l'effectif c'est ce que tu as dit effectif de Hannon de l'année dernière euh, qui va rejouer probablement avec un effectif quasi similaire euh, l'année prochaine euh, bon voilà euh, ils sont restés cohérents, ils ont pas tenté le diable. Euh, proba on va en rediscuter, mais on sait pas vraiment qui sera en top 12 l'année prochaine. C'est pas impossible que ce soit l'Union Saint-Bruno. Oui, et c'est vrai que Benoît, ça, c'est un, un truc un peu plus large. C'est que on a un gouffre de plus en plus élevé. On sait que le top 12, ça coûte très cher pour un club et on a un gouffre de plus en plus élevé entre les les ceux qui jouent on va dire, le maintien et qui veulent pas investir des folies et ceux qui sont un peu plus prêts à le faire et qui jouent les playoffs, voire le titre. Et Saint-Bruno, ils sont clairement dans la deuxième catégorie et c'est c'est assez, assez logique. Oui, oui. C est, c est, alors après, on, pour, on pourrait discuter des heures de comment on envisage les choses, mais euh, c'est une très bonne équipe de h 1 Est-ce que en top 12, euh, ça joue pour le spectacle Peut-être d'avoir autant d'équipes avec deux ou trois équipes qui sont pas au niveau, c'est un autre débat, tu vois maintenant euh, Eux, ils sont cohérents, ils tentent pas le diable, et voilà, on peut pas leur en tenir rigueur. On passe à la poule 2, euh, avec le champion de l'édition 2024, Fausse-sur-Mer, qui termine, qui termine premier. Benoît, euh, que des victoires et un nul, donc 9 victoires et un nul contre Chambly à l'avant-dernière euh, journée. La dernière journée, c'était contre Saint-Maur Eux, ils étaient déjà qualifiés, ils sont, ils sont allés garder leur, euh, malgré un effectif très réduit, j'allais dire sans les Popov, mais sans Tommy et Christo, puisqu'il y avait Boris qui a joué euh, avec un effectif très réduit, ils sont, euh, ils sont quand même allés garder leur première place à domicile. Euh, et donc ça, c'est louable, un des, bon, voilà, un des, sans surprise, un des meilleurs effectifs de Top 12. Alors, il est tellement large cet effectif que, que je ne vais pas tout vous le dire, mais notamment William Villégé a beaucoup joué Catel Demo chacun, euh, Christo et Tommy Popov. On a le Mathias Thierry, le Danois, Mia Blichfeld. Euh, voilà, je ne fais pas tout. Nestlé Nari, il a pas mal joué aussi. Une saison, Benoît, comme on l'attendait, une saison vraiment de, de, de patron euh, dans, une, dans une bonne poule qu'ils ont peut-être pas survolé, mais largement dominé. Oui, euh, tu as tout dit. Grand favori euh, pour récupérer son, son titre à qui il y a deux ans. Euh, a fait la saison parfaite jusqu'ici pour le faire. Et pour moi, arrive en grand favori au playoff. On va en reparler, mais je suis pas loin d'être d'être d'être d'accord. Je te dis pas qu'ils vont toi. gagner, mais... mais il faudra assumer ce statut. <rire> ça, ça, ça, ça m'intéresse. Euh, Benoît, derrière, là, il y a eu aussi du... Je ne veux pas dire du drama, mais du suspense jusqu'au bout, on ne savait pas encore qui de Chambly ou euh, Saint-Maur allait accompagner Foss en playoff, et ce sera bien Saint-Maur, euh, puisque les deux équipes terminent à 43 points, 6 points derrière Foss, sauf que euh, Saint-Maur euh, a battu Chambly lors des deux rencontres, ils les ont battus à Chambly 5-3, et sur le même score, au retour... Euh, à Saint-Maur euh, et c'est donc on va co se concentrer sur le VGA avec son équipe euh, très jeune si vous avez, euh, si vous, vous souvenez du VGA la, la saison dernière la stratégie n'a pas trop changé il y a eu des arrivées euh, notamment celle de Madisso. alors lui il n'a pas fait euh, augmenter la moyenne d'âge vous imaginez bien euh, mais euh, voilà Iben Bergstein la Danoise euh, du côté français on a Anna Tatranova Matho Cato, on a Lucas Corvet qui est arrivé euh, dans cette dans cette, dans cette cette équipe Yanis Godin donc Madisso qui était euh, qui était là aussi, euh, Anouk Nambou, voilà, une équipe très très jeune qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, qui a joué crânement sa chance et qui au final fait une très très bonne saison, puisqu'ils ont 7 victoires, deux défaites, donc c'est les deux rencontres contre Fausse et un nul contre le RCF qui, euh, qui a failli leur, leur, leur coûter cher, mais au final, contrat plus que rempli pour sa mort qui va en play -off ouais euh, mérité parce que cohérent encore une fois le développement de Saint-Maur en top 12 pour le coup euh, ils sont arrivés euh, en top 12 euh, il y a quelques saisons avec cette politique là c'est cette politique là qui les amène en playoff aujourd'hui équipe très jeune euh, Agathe Cuevas aussi qui est arrivée cette année oui. avec beaucoup de français euh, très prometteur euh, moi je voilà oui ok euh, c'est sûr que euh, le VGA c'est peut-être pas les joueurs les plus clinquants qu'on voit euh, parce que c'est pas des noms euh, très connus en Europe ou dans le monde euh ou très internationalisé comme équipe, mais en tout cas euh, ultra efficace, des joueurs très présents, et même s'ils ont eu très chaud jusqu'à la fin. Effectivement, et donc ils retournent en play-off euh, qu'ils avaient déjà disputé il y a deux ans où ils, fini, euh, où ils avaient fini quatrième. Et du coup, dans ce duel à distance, il y a un grand gagnant, il y a aussi un grand perdant, euh, et il se nomme Chambly, l'octuple champion de, de de top 12. Euh, Chambly donc qui, qui termine avec six victoires, un nul et trois défaites, qui avait plutôt arrêté d'y croire euh, deux défaites lors de la phase allée contre Saint-Maur et Foss au retour euh, ils ont encore perdu contre Saint-Maur mais ils vont chercher le nul à Foss et avec une victoire euh, 8-0 contre, contre Flume à la dernière journée ils auraient, plu, euh, ils auraient pu avoir un point de plus et donc aller en playoff malheureusement euh, ils ne gagnent que entre guillemets 7-1 donc ça s'est joué sur ce double homme euh, où, euh, qui faisait rêver mais qu'on n'a pas vu puisqu'il n'était pas diffusé où, quels se gardent ont battu Adam Rossi. Benoît Chambly, un peu en montagne russe, un peu comme l'année dernière, en fait, finalement, même si l'année dernière, ils avaient réussi à aller en play Cette fois, ils n'auront pas validé le ticket, même s'ils y ont cru jusqu'au bout du bout. Ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, fin de saison, un peu en boulet de canon, mais, mais trop d'errance avec un tel objectif. Euh, quand je dis errance, euh, c'est trop de points perdus pour diverses raisons, mais autant l'année dernière j'étais là en mode ah l'effectif de Chambly je sais pas et tout cette année euh, j'ai pas peur de dire que à effectif complet ils auraient dû aller en playoff euh, si vous voulez on peut vous citer 2 trois joueurs mais euh, Nal Bantova Van Leuven et c'est des c'est des joueurs qui ont, qui ont joué des joueurs et joueurs qui ont joué mais pas toujours en même temps Michel Lee euh, Paola Lopez il y a quand même de vrais joueurs et là j'ai cité que les étrangers mais euh, je sais pas ce que t'en penses la, la perte de Lauren Smith et Marcus Ellis quand même Change beaucoup de choses, mais euh, ah oui. cette équipe a ah, déception quand même. Hein. Ouais, mais Benoît, le truc c'est que je pense que toutes les autres équipes engagées en playoff ont dû souffler un grand coup parce que s'ils avaient accro... s'ils avaient gagné ce dernier double-homme contre Flu, mais qu'ils avaient accroché les playoffs et qu'ils étaient arrivés avec effectif complet, c'est un peu la... le paradoxe, c'est qu'ils jouaient le titre en fait. Ah, c'est que il jouait Pour moi, il jouait plus que le titre. Je te le dis euh, à effectif complet, sachant que toutes les joueuses qu'on vient de citer, la Michelly, va Van Leuven, c'est des joueuses qui avaient rempli le quota pour être présentes euh, ouais. sur les playoffs. Delphine, Delphine Delrue, <rire> voilà. C'est euh, ouais, quand même, ouais. enfin euh, pour le coup, là où fausse est fort. Je dis fausse parce que c'était le, le grand favori. Et tous les, vient, tous les joueurs et joueuses qu'on vient de citer, c'est des points que tu aurais pu aller chercher face à Foss. Donc ça, c'est un peu dommage aussi pour le spectacle, parce que cette équipe-là, elle est superbe. Mais euh, voilà, ça fait partie aussi du jeu de pas avoir marqué les points au bon moment ouais c'est un, une équipe particulière chambly parce que au final ils perdent trois fois ce qui est quand même énorme quand tu veux jouer les playoffs mais à côté ils ont ils ont gagné euh, ils ont gagné euh, quatre bonus offensifs ils ont donc ça veut dire 4 fois 8 0 ils ont deux bonus ouais, ouais. défensifs et au final euh, ils ont failli accrocher un truc auquel on ne croyait pas euh, auquel on ne croyait on ne croyait pas trop avec euh, Avec une fin de saison où ils prennent des points contre Fausse avec le, le, le match nul, c'était une très très belle rencontre euh, cette avant-dernière journée 4-4 à Chambly. et derrière euh, ils sont passés tout ou près, mais au moins ça nous a, nous ça, en tant que spectateur neutre, ça nous a animé la, la, la fin de saison donc euh, on dit on dit pas non évidemment. Quatrième de cette poule le promu Flumil Badminton les, euh, les, les Bretons qui terminent donc quatrième avec un bilan. De 4 victoires et 6 défaites, euh, Benoît, une équipe euh, donc, euh, emmenée par, par Tom Gickel qui a rejoint le club, euh, le club cette, cette année. Lucha Rodriguez, l'Espagnol, qui est également arrivé. Erwin Kelhoffner, lui aussi, arrivé. Frédéric Segard et Clara Zurmendi, même si l'Espagnol n'a pas joué. Ça, c'était les recrues. Euh, on avait déjà Bastien Carsodi dans cette, dans cette, dans cette équipe, euh, notamment. Euh, ainsi que euh, Carla Dubois qui a beaucoup joué. Lily Gauthier également. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît euh, Finalement, ils vont quand même chercher quatre, quatre victoires. Ils ont battu le RCF deux fois et Caen deux fois, donc les équipes en dessous. Finalement, ils ont fait le boulot. Leur place, elle est, elle est, elle est, elle est méritée. Quoi. Et pour moi, leur concurrent direct dans cette poule, c'était un peu le RCF et ils ont fini devant. Ouais, euh, je partage totalement ton analyse. Moi, j'imaginais que le RCF pourrait faire un peu mieux. Maintenant, euh, cet effectif, il est quand même réduit en... Pas un talent, mais tu vois réduit à un joueur peut vraiment, euh, en joueurs qui peuvent vraiment t'amener en playoff. Euh, puis Frédéric Sogarde, on l'a vu que deux fois dans la saison. Clara Zormanzi, on l'a pas vu. Euh, Lucia Di trois fois. Enfin voilà, je, je, je trouve qu'ils sont à leur place. Euh, en te renforçant, tu pourrais faire sans doute mieux. Est-ce que c'est l'objectif Ça, on verra la saison prochaine. Mais en tout cas, euh, ouais, euh, difficilement faire mieux, difficilement faire pire aussi. Oui, c'est ça. C'est que on les a pas sentis en danger de. Pour le oui. pour le maintien quoi donc euh, c'est oui ils ont fait pour moi ils ont fait le boulot avec l'effectif qu'ils avaient un peu comme un peu comme ex en fait ils ont eux ils jouent un peu le top 12 un peu à l'ancienne on va dire où tu as la même équipe toute la saison mais elle est pas assez forte pour jouer plus que ça donc euh, c'est c'est mmh. assez c'est assez logique Benoît, le RCF, euh, on va parler juste après pour ce qui va se passer pour la saison prochaine, mais concentrons-nous d'abord sur cette saison, où ils finissent à l'avant-dernière place, 22 points, mais largement, euh, largement maintenus. Eux aussi ont battu deux fois Caen, dont à la dernière, à la dernière journée, ils ont pris des points de bonus euh, défensifs euh, contre Fausse euh, contre une fois, euh, contre le RCF une autre, une autre fois. Un effectif que je vous présente rapidement avec ceux qui ont beaucoup joué, euh, notamment notamment Lisa Curtin, Julie Max il y a plusieurs, euh, Anja Lado, les, les, trois, les trois anglaises. On a euh, la, la bulgare Popovska qui a beaucoup joué, Anne Tran, qu'on connaît dans cette, dans, cette, dans cette équipe. Miranda Wilson a pas mal joué. Un effectif assez large chez les hommes, Tom Lalo, Trescart, notamment Arthur Vakevic, Quentin Ronget, Lièvre, voilà ceux qui ont un peu porté la, la team pendant cette, cette, cette saison. Qu'est-ce que tu en penses de leur... Euh de leur de leur saison euh, où ils ont un peu ils ont été en difficulté ils ont commencé par quatre défaites mais en battant Caen deux fois tu t'assures de rester même s'ils vont pas y rester en top 12 ouais bah c'est on savait que de toute façon quand euh, on leur promettait l'enfer dans cette poule donc euh, c'est pas une surprise euh... trop de défaillances sur certains tableaux pour espérer mieux la vérité euh, je pense qu'elle est là après il y avait des joueurs de talent et tout mais euh... Trop d'absence euh, aussi, euh, bon, voilà, je, là, elle entraîne la fin de son projet international, euh, même si elle a continué à jouer la moitié des matchs cette saison. Euh, une équipe finalement à sa place euh, quand, on, quand on prend l'ensemble du contexte. Et on pensait donc les revoir en top 12 la saison prochaine, mais euh, il y a le 15 avril, le RCF a posté un communiqué en disant qu'à l'issue de cette saison d'Interclub, nous avons pris la décision de retirer notre équipe 1 du championnat top 12 pour la saison prochaine. Ce choix mûrement réfléchi a été pris en accord avec le bureau du club. Euh, donc ils avaient acquis leur maintien, mais euh, ils, ne, ils font le choix de la responsabilité à la cohérence de l'avenir de leur section, c'est ce qu'ils ce qu disent. Leur, euh, leur équipe 1 sera désormais leur équipe de N2, qui a terminé deuxième de N2, c'était et qui va y rester Benoît c'est pas les premiers euh, je, je vais pas tous les refaire dans, dans l'ordre mais de mémoire il devait avoir ici les Moulineaux Aulnay sous soubois Talence, Arras et j'en oublie peut-être euh, des, des équipes qui ont fait qui ont fait la, la même chose malheureusement malheureusement un de plus en fait c'est tout ce qui me vient à l'esprit ouais c'est un bon résumé plus euh, tous ceux qui ont refusé de monter en top 12 aussi parce que c'est arrivé alors là c'était des équipes qui décidaient carrément d'elles-mêmes de rester en N1 Euh, bon euh, on va pas relancer le débat mais peut-être c'est euh, un dylan sur euh, sur le fait que ce championnat il est pas viable pour les clubs euh, que euh, avant de mourir on est obligé de sacrifier le top 12 alors qu'on parle d'une vitrine euh, je pense que le RCF a fait un choix euh, totalement cohérent et de la raison on alors on veut pas mais Mais ça fait chier. C'est ça, surtout le RCF qui est quand même un énorme club. Je pense qu'en termes de licenciés, je ah parle ouais. de l'Omnisport, ça doit être un des plus gros de France, je pense. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais euh, qui est un club historique euh, de, du badminton français qui a été champion de, de top 12 plusieurs fois. Donc effectivement, c'est vraiment dommage, même si effectivement, on euh, ne va pas leur, leur reprocher. Mais c'est tellement dommage de, de voir qu'un club comme ça est obligé de... De, de faire ce choix et ça montre que le top 12 a besoin d'être réformé pas seulement au niveau du format mais également en termes de rentabilité pour les, pour les clubs et de viabilité parce que voilà donc, euh, donc, euh, donc voilà On ne sait pas donc ce qui va advenir. a priori, je, la logique voudrait que Caen dans cette poule se maintienne, je ne sais pas ce qui se passera, parlons-en rapidement Benoît de Caen qui a vécu encore une saison galère avec euh, uniquement des défaites, bon, ils n'ont pas, pas gagné énormément de matchs, eux aussi n'ont pas bouleversé leur équipe par rapport à celle, celle de, de, de l'année dernière, Euh, de mémoire, ils étaient restés. C'est eux qui étaient restés en top 12 parce que Arras dans leur poule avait avait arrêté euh, et l'équipe est restée sensible, sensiblement la même. Baptiste Lamiro, Milo Dubois, euh, Dris Bouroum, Clara Lasso, Sean Kelly, euh, Clémence Gaudreau, Camille Gauguin, Voilà un peu la la la base de cette de cette équipe qui on verra s'y descendent, mais termine logiquement sixième de cette poule. Ouais, pas grand chose à dire, je pense que ils sont conscients de, de pourquoi ils étaient en top 12 aussi et, et c'est pareil, euh, enfin, c'est pénible, c'est embêtant pour la vitrine qu'est qu censée être le top 12 maintenant, si on est rationnel et qu'on se positionne du point de vue des clubs, bah, ils, ok on est en top 12 mais on est en top 12 avec notre effectif. Euh, vous prenez ou pas Mais c'est sûr que quand on compare cet effectif là à, à 80% des autres effectifs Oui ils sont, ils sont clairement à leur place C'est une équipe qui au mieux vise de faire le yo-yo Entre top 12 et, et N1 actuellement Ouais, c'est une équipe aussi. Tu parles de vitrine, Benoît. Malheureusement pour eux, c'est une équipe qui trois fois dans la saison sur les dix fois n'a même pas été complète, donc et qui se prend des points, euh, des malus, c'est parce qu'ils alignent pas de double dame. C'est ça. Ça est des amendes. Ça coup. la fout un peu. Ça la fout un peu mal quand même. Ouais, ça c'est ça c'est vrai que c'est un autre problème dont on pourrait discuter parce que pour le coup. Je sais pas à quel point tu vois il y a la moitié des joueurs inscrits n'ont pas joué. Est-ce qu'il vaut mieux pas amener une r 5 que prendre une amende ça Ouais mais Benoît bon, si voilà. tu fais monter une r 5 tu plombes ton équipe d'en dessous. Et bien souvent, les clubs font le choix de ne pas plomber les équipes d'en dessous et tant pis ils préfèrent prendre l'amende. Ce Donc... qui est le cas de Caen euh, qui à mon avis a beaucoup plus d'enjeux euh, son équipe 2, elle est en N2. Ou je dis une bêtise euh, Je ne sais plus. Euh, mais... mais en tout cas, il y, y a plus d'enjeux sur leur équipe de, de national dans tous les cas euh, que sur leur équipe de N3, euh, que sur leur équipe de, de top 12, c'est évident. Ou Exactement. N2, je sais pas, Mais bon, bref. Euh, Benoît, euh, peut-être avant qu'on parle des playoffs, un petit mot sur euh, la N1. Je, tu me dis si tu veux réagir, mais pour le coup, c'est celles qui vont se jouer la montée. Il euh, y a des équipes qu'on connaît bien. Dans la poule 1, c'est Cholet qui a terminé premier, invaincu devant Talence. Euh, donc, euh, ces équipes vont jouer la, vont jouer la, vont jouer la montée. Euh, Boulogne reste un peu sur le carreau en finissant troisième. De l'autre côté, euh, c'est euh, Kems, le club euh, alsacien près de Mulhouse, je crois, euh, qui finit premier de cette poule, également invaincu devant Marome, qui finit un point seulement devant Aizenville et qui donc Marome jouera les playoffs pour remonter en top 12 puisqu'ils étaient descendus, il me semble, la saison dernière. Est-ce que tu as un mot à dire sur ces équipes, Benoît Est-ce que tu as suivi un peu la, la N1 J'ai suivi un peu la N1. Euh... Cholet, euh... Cholet, effectif quasi... Euh... Quasi similaire à celui de l'année dernière, va remonter et sera euh, prétendant aux playoffs l'année prochaine. J'ai pas, j'aime ai, bien comme ça teaser, mais je, je pense prétendant aux playoffs sincèrement... carrément. Oui, je pense, j'y crois. Okay, okay. Et et Kems, j'ai pas assez regardé cette saison. Il y a trois Indos dans cette équipe, dont euh, Erdina, Nora Mirza, qu'on connaît puisqu'elle joue à Mulhouse. Euh, il y a Tanina Mameri aussi. Il y a une belle équipe, mais euh, peut-être un effectif trop trop réduit. Je je sais pas. Mais curieux d'avoir vos avis et euh, dans les dans les commentaires de notre épisode et sur Discord parce que je pense qu'il y a des experts de, de la nationale qui nous écoutent. et bien on verra ce que ça donne pour les playoffs de pour les playoffs de, de de montée. Quand je le volant, pas pour le jeu Maintenant on va se concentrer sur les playoffs de top 12. Euh, juste je vous dis qu'ils auront lieu du 8 au 9 mai mais j'en reparlerai à la fin de la fin de l'épisode. Donc on a déjà les, les affiches. Vous savez il y a pas de tirage au sort donc Strasbourg affrontera Saint-Maur et R sur la Lys affrontera Fos. On va se concentrer sur le Strasbourg Saint-Maur. Benoît, qu'est-ce que tu en penses A priori, peut-être la la demi-finale la plus la plus la plus déséquilibrée. Tant Strasbourg me paraît favori, mais tu me dis, est-ce que tu vois Saint-Maur capable de faire quelque chose et, Après on va je pense peut-être on va on va partir du principe que les équipes sont plus ou moins complètes et que et que voilà et que les les on aura les effectifs les plus les plus clinquants. Euh, ouais bah, ce que je te propose c'est juste je te cite les joueurs qui n'ont pas atteint le nombre de rencontres nécessaires mais qui en sont proches mais qui peut-être euh, parce qu'on euh, du coup euh, c'est un bon moment pour rappeler la règle mais il faut avoir joué la moitié des rencontres. Euh, ou signer la moitié des feuilles de match, donc c'est-à-dire euh, 5 sur 10 dans une saison. Mmh. Euh, et dans, ces, dans les quatre équipes concernées par les playoffs, évidemment, il y a des joueurs euh, plutôt cadres qui ne sont pas, en tout cas, à cinq rencontres jouées. Et on ne sait pas exactement euh, qui signe les rencontres, euh, donc qui signe les feuilles de rencontres. Donc je vais vous citer, enfin je vais te citer les, les joueurs concernés mmh. par. Euh, Par ce cas là euh, mais évidemment comme tu l'as dit on va imaginer à effectif complet ou quasi complet euh, qu'est ce qui pourrait se passer donc côté strasbourg on a maria stoliarinko et alex laier qui sont concernés par euh, par le, les cinq matchs non acquis et de l'autre côté on a sofia nobel et cholan cayanne qu'est ce que tu en penses est ce que tu penses que sa mort euh, peut faire quelque chose c'est vrai que Ça dépendra de ça dépendra de, de certains matchs, mais je vois pas comment euh, comment ils peuvent gagner euh, un simple homme 1 contre contre Strasbourg euh, si Alex Lanier est là. Je vois pas comment ils peuvent battre euh, les Stoeva qui vont jouer. Euh, J'imagine que Stéphanie va jouer en simple dame, elles vont jouer en double et euh, Gabriella va jouer va jouer en mix. Ça me paraît ça me paraît compliqué pour euh, pour Saint-Maur de créer l'exploit. Non, j'y crois pas. Euh, si tu veux, je te fais vite fait les potentiels affrontements qu'on pourrait avoir. Euh, Simplement, 1, tu as, as dit, euh, je vois mal Strasbourg perdre, effectivement. Alex lanier pourra affronter Sholan Kayan, Kayan ou Yanis Godin. Euh, Simple 2, tu as Dubovinko, je vois pas comment il pourrait perdre. Euh, les, je, je reviens juste sur les matchs que tu as cités, mais tu vois, mixte 1, mixte 2, euh, potentiellement c'est Heming Stoeva, Begas Stoeva euh, face à Corvé Cuevas, Katoen Euh, voilà je vous... ça c'est effectif euh, équipe type euh, que les deux équipes pourraient amener donc euh, ouais je, je te rejoins assez là-dessus j'ai même pas parlé du double dame parce que les Sœurs Toeva euh, en top 12 il n'y a personne qui peut les taper à part Lambert Pognante et encore euh, ouais pour moi euh, je vais pas dire une formalité parce que il faut pas arriver non plus euh, on en a vu des surprises euh, en <rire> trop de confiance mais... ouais ouais ouais mais là quand même honnêtement je vois même enfin euh, bah bon, s'il y a 5-0 ça s'arrêtera mais euh, je vois Je vois même pas euh, le VGR remporter deux matchs, tu vois. Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est quand tu vas dans le détail, je vois pas trop où ils peuvent aller chercher les les les, les victoires. Ah ouais, pareil. Euh, Simple, le double homme, j'y crois pas trop. Non, le double homme. Ce serait, serait Eming, mais... Eming, Bega, Katoen, Godin. Ce serait les l'équipe type, les équipes type. Tu hum. vois, c'est bon, je, je vois pas trop. honnêtement, je vois pas trop. Moi non plus, mais ça, on va évidemment avoir l'œil sur cette rencontre. Ça va être, ça va être intéressant. De l'autre côté, Air sur la liste, Fosse sur mer, et c'est là où on n'était pas exactement d'accord, Benoît, parce que moi, je vois une victoire assez, assez certaine de, de, de Fosse, ouais. et toi, t'en es pas si sûr. Alors oui, euh, peut-être juste rajouter du contexte sur ce qu'on disait. Côté fausse, euh, les joueurs concernés par une potentielle absence, c'est chez Picheva et Popivanova, qui sont pas à 5 matchs joués, mais je sais pas si elles ont pas signé des feuilles de match, et Ilian Stoyneuf chez les mecs. Euh, par contre, côté R, pour moi, c'est là où ça peut tout changer. Euh, dans ce que tu disais, c'est que euh, on a Azara, Harris, Zvabikova, Wenyu Zhang, Shenvendi, Robin Tabeling et Julien Karagi qui sont dans ces cas-là. Sachant qu'une Wenyu Zhang, par exemple, elle a joué quatre rencontres. Donc, potentiellement, si elle a signé une feuille de match en plus, elle pourrait jouer. Mmh. Euh, maintenant, effectivement, si tous les joueurs que je viens de citer sont pas là, ça change tout. Mais à effectif complet, euh, moi, je ne ferme pas la porte. Com comment tu veux tu veux qu'on regarde un peu les effectifs complets Ou tu veux me dire toi ce que pourquoi tu imagines que FOS euh, est grand favori Alors déjà, je vois pas comment... J'ai du mal à voir Air Sur Alice gagner en simple déjà. Euh, homme ou dame euh, les, ou deux. les deux <rire> ok euh, pour moi si Harry Huang et Julien Karaghi sont là tous les deux euh, même si je suis pas sûr que Julien Karaghi puisse jouer les playoffs mais a priori moi je dirais qu'on va avoir Harry Huang et euh, Louis Ducro comme sur la dernière journée pour moi toi, ouais. euh, pour moi, ils perdront contre les pop-offs ce, ouais. euh, ce qui serait assez logique si mm -hmm. Line Vendy sont là Ok, tu battras a priori Thierry Villéger, ce qui est peut-être pour moi la, la, le meilleur double de... De, oui, de fausses, même, mais... même les simples deux, même les simples deux, euh, je vois pas comment tu, les simples dames, pardon, je vois pas comment tu, je vois pas comment tu les gagnes. Donc voilà, j'ai vraiment du mal. Et pour moi en mixte, euh, si tu mets, euh, si tu mets les popoffs euh, ou not notamment Tommy, c'est un très bon joueur de mixte, ça peut faire match contre Lineou Wendy, mais j'ai du mal à voir. Euh, voilà, c'est surtout les simples en fait qui font que pour moi fausses, ils font le boulot en double. Euh, en double dame par exemple, je vois pas trop comment ils peuvent perdre cette rencontre, mais ça va être euh, je vais évidemment la suivre cette rencontre parce qu'elle va être intéressante ok euh, non mais je te, je te rejoins sur ton analyse euh, des simples euh, en double faut voir si tu alignes les pop-offs maintenant je, je demande à voir parce que si tu alignes les pop tu peux aligner Thierry Villéger en mixte euh, je ne sais pas exactement comment ça se passera et surtout oui. encore une fois les potentielles présences côté R si Wenyu Zhang est là tu vois euh, vu le niveau de forme de Blichfeld pour moi la porte elle, elle se ferme moins derrière tu as un Svabikova harin alors oui Harin sera grande favorite en simple dame 2 Euh, Lane Vendy son grand favori Marguerite Vallée est-ce que c'est moins bon que Jacob Desmo, chacun? je ne pense pas tu vois je me dis si t'arrives sur après il faudra voir l'ordre des matchs encore une fois mais euh, les mixtes potentiellement euh, t'as Lane Vendy tabeling en fonction de qui est là avec euh, Marguerite et dans l'autre tu peux aligner Flavie Vallée avec euh, Lucas Renoir ou même l'un des trois que j'ai cité. je sais pas je, je me dis qu'il y a une porte une micro porte attention ne me faites pas dire euh, que R est grand favori mais euh... Bon voilà je, je, je suis curieux de voir après j'espère que R arrivera avec un effectif euh, complet mais même si, en fait j'y crois moyen parce que très honnêtement c'est ce qu'on se disait avant de tourner mais tous les étrangers qu'on a cités et qui n'ont pas joué le nombre de rencontres nécessaires on imagine mal qu'ils sont venus signer une feuille de match sans jouer les rencontres. Ouais mais ça va être intéressant effectivement moi je mets, je mets fausse en favori après on verra oui, ce oui, que oui. Ça, ce que que ce que ça donne. Euh, donc Benoît pour euh, la finale donc le, on aura match pour la troisième place et, euh, voilà, et euh, finale pour, euh, pour le titre. Qui tu vois en favori pour le titre et Si tu devais demander un classement 1, 2, 3, 4 là comme ça, qu qu'est-ce qu que tu donnerais, même si évidemment on n'a pas encore les, les effectifs pour la finale, donc c'est dur de, de se prononcer, mais on va s'y risquer quand même. On va s'y risquer. Euh, on va s'y risquer. En fait, je, je regarde les équipes types là qu'on vient de citer. Je vois pas trop comment. Euh, je vois pas trop euh, Strasbourg comment il pourrait être champion. Honnêtement, euh. bah là, effectif. Voilà. Ouais, non, pour moi, euh, je vois, je vois quand même. Même si Strasbourg, chez les. Avec la présence d'Estová, ça peut faire euh, des grosses différences. Mais, mais non, honnêtement, honnêtement, Fos est Fos avec quand même une, une belle marge, je pense. Est que est-ce que toi tu imagines que Strasbourg ils peuvent leur tenir la dragée haute ou pas Ouais, je pense qu'ils peuvent. Euh, je pense qu'ils peuvent. Euh, Qu'est-ce que tu imagines no c'est avec les notamment avec les okay. pour moi fausse n'a pas je vois pas un, un double dame qui peut qui peut les battre. Ah euh, non, non je... je pense que Stéphanie fera un simple, Rosy Pancassari fera l'autre. Euh, là bon, je pense que je vois bien un simple dame partout. En simple homme, bah, potentiellement, on aurait Christo contre, euh, Christo contre Alex. Là, pour le coup, ça peut tourner un peu dans les deux sens, mais je vois Alex euh, sur, les euh, sur les dernières confrontations, euh, je le vois bien passer, en fonction de sa, okay. forme, du, sa, forme, du, sa forme du moment. Euh, et puis après, euh, après sur mix, pour le coup, c'est vraiment dur, parce que là, il y a des joueurs un peu de fou des deux côtés. Euh, mais je pense que ça peut faire une très belle rencontre. Si jamais je devais miser de l'argent, je mettrais Fos un poil au-dessus. Euh, mais ça va être ça va être intéressant. Je pense qu'il y a des matchs sur lesquels côté euh, Fausse, faudra pas trop trembler quand même. Notamment le Double homme par exemple. Euh, tu faut bien le gagner, sinon tu te mets un peu dans la mouise. Ok, euh, ok. Bah écoute, je, je demande à voir parce que j'avoue que j'ai pas. Mais pareil que je pense que mon avis sur le Fausse air là, c'est un peu inversé entre toi et moi. Où j'imagine pas Strasbourg une seule seconde euh, prendre un simple Dame par exemple. Tu vois, euh, enfin, tu vas avoir Stoeva en un, pancassari en 2 Bleachfeld est-ce qu'il y en a une qui perd J'ai du mal à l'imaginer, perso, mais euh, je, je serai attentif. <rire> moi aussi, évidemment, très, très attentif. Et après, entre pour moi, R sur la liste, ça peut-être une... Si je devais faire un 1, 2, 3, 4, je mettrais R sur la liste en 3 plutôt que 5 morts. Toi, qu'est-ce que tu en penses Ouais. Bah, pour moi, R, tout va se jouer sur l'effectif, oui. mais... Euh, ouais, ouais, ouais. R, allez. R devant le VGA. Allez, sais. R. Donc, je l'ai pas dit, si vous êtes en région parisienne, euh, évidemment qu'il faut venir, parce que là vous allez voir des gros gros effectifs. Il s'agira des 8 et 9 mai, donc le 8, il y aura les le vendredi 8, il y aura les deux demi-finales, et le 9 mai, il y aura à partir de 10h la petite finale, puis euh, la, à partir de 11 h la, la petite finale, puis la finale. Ce sera à Levallois-Perret au Palais des Sports Marcel Cerdan. Euh, la, la billetterie est à, est à retrouver euh, sur, euh, sur le site. Vous tapez Final Top 12 vous allez sur les réseaux sociaux du club de Levallois, vous allez, euh, vous allez évidemment tout retrouver. Et Benoît, voilà, comme je le disais au début, c'est rarement en région parisienne de, de mémoire les, les playoffs. Là, euh, si vous êtes autour ou euh, sur cette, en Ile-de-France, ça, ça vaut le coup parce que la, on a parfois été déçu par les saisons régulières, on a rarement été déçu par les effectifs qu'on voyait en playoffs. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il arrive, il euh, y aura, il euh, y aura des grosses rencontres, des top joueurs européens, euh, voire maintenant mondiaux pour certains. Euh, non, franchement, si vous êtes en région parisienne ou quoi, enfin, même même si c'est peut-être pas sur l'ensemble du week-end, mais je pense que ça mérite d'aller d'aller y faire un, un petit tour au moins un jour. Euh, et que, enfin, clairement, ouais, il va y avoir, il va y avoir du spectacle. Ben, on, est, on espère, on espère. Euh, je pense que je pense qu'il va y avoir des, des gros matchs et on a rarement, à part les IFB euh, anglais région parisiennes, on a rarement euh, l'occasion de, euh, de voir de voir d'aussi gros, euh, gros matchs euh, en France et en Ile-de-France surtout. Euh, voilà, Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Évidemment, on fera, on fera un débrief des playoffs dans, dans 21 Shuttle, mais euh, pour cet épisode, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Euh, non, euh, non, non, juste j'espère que les playoffs seront à la hauteur de, de des effectifs qu'on a qu'on a cité là. Et, euh, et évidemment, on espère aussi euh, que les, les playoffs de, de National vous intéresseront parce que je pense qu'il y a National 1, National 2, il y a des très très bons joueurs dans ces playoffs. Et, euh, et n'hésitez pas pareil, si vous habitez pas très loin de là où où les playoffs se joueront, allez, allez y faire un tour. J'espère aussi, ouais, et j'espère aussi qu'il va avoir quelques quelques un jour une équipe du sud-ouest en top 12 qui va jouer les premiers rôles. Parce que là, on joue <rire> là, la montée en N1 dans mon ancien club. Donc, si vous habitez la région toulousaine, Blagnac joue la, la montée en N1 cette saison. Donc, c'est voilà. déjà pas rien, mais le top 12 est loin encore. Voilà. Et, et il est loin aussi physiquement pour Benoît quand tu veux aller voir des rencontres. Donc, ça ne ça l'arrange pas trop. <rires> euh, merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi merci à toi Ewan comme toujours et merci à vous pour votre écoute voilà on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et euh, pour un débrief euh, du top 12 je rappelle le 8 et 9 mai les playoffs merci de nous avoir écoutés, à la prochaine 想把我们寂静的节奏把那束缚抛开的时候 I'm <laughs> not